book 2 35 35, 2> 35. ที่สนามบิน à l'aéroport er à l'aéroport er ดิฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเทนค่ะ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 S'il vous plaît. Une place près du hublot, non fumeur, s'il vous plaît. Thi Chan, je voudrais confirmer ma réservation. Je voudrais confirmer ma réservation. Thi Chan, je voudrais annuler ma réservation. Je voudrais annuler ma réservation. ดิฉันขอเปลี่ยนการจองค่ะเที่ยวบินไปโรมเที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะคุณขึ้น a ปเที r ยวบินต่ a, a ung, i ปกี่ o ม r o ะคุณขึ้นที่่วงอีกสองที่ไหมคะ Y a-t-il encore, de encore deux places de libre Non, nous n'avons plus qu'une place de libre. Non, nous allons moment-là qu Quand que nous atterrissons jusqu'à que est-ce aller ce Quand est-ce que nous atterrissons? Nous arriverons à l'heure. Quand serons-nous là-bas? Quand serons-nous là-bas? Le bus part pour le centre-ville q u a n d est-ce qu'un bus part pour le centre-ville? n e s t votre sac à dos, n'est-ce p a C'est v o t r e valise? <ility> c'est votre v a l i s ะนี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหมคะ C'est votre sac c'est votre sac ะนี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะ Ce sont vos bagages ce sont vos b a g a g e s ะดินทาไมนรปาดนานกระเป๋าเดินทาง่ไปไาด้เทาไหร่คะ Combien de bagages puis-je emporter? Combien de bagages puis-je emporter? 20 kilogrammes. 20 kilos. 20 kilos. a l l e na, q 20 kilogrammes, éng, ou ka? Quoi? Seulement 20 kilos? Quoi? Seulement 20 kilos?